Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuha al-mudaththir Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ô toi Muhammad, le revêt d'un manteau. Um fa Lève-toi et avertis. « Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. »« Et tes vêtements purifilés. »« Et de tout péché écarte-toi. »« Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. » وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Et pour ton Seigneur, endure. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Quand on sonnera du clairon. فَذَالِكَ يَوْمٌ إِذِ يَوْمٌ عَصِيرٌ. Alors ce jour-là sera un jour difficile.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 et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il renienne au verset le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse, comme il a décidé. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ Encore une fois qu'il périsse, comme il a décidé. ثُمَّ نَضَرُ Ensuite il a regardé. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ Et il s'est renfrogné et a durci son visage. ثُمَّ أَدَبَرَ وَسْتَكْبَرُ Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit Ceci, le Coran, n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Sa « Je vais le brûler dans le feu intense. » Et qui te dira ce qu'est Zakhar ?»« Il ne laisse rien et n'épargne rien. »« Il brûle la peau et la noircit. » عليها تسعة ils sont dix-neuf à y veiller. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فِتْنَةً للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتُوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إِيمَانًا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوْنَ وَالكَافِرُونَ مَا ذَرَّ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ Wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa Wa ma hiya illa dhikra lil bashar Nu navons assigné comme gardien du feu que des anges Cependant nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croisse la foi de ceux qui croient et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie ainsi que les mécréants disent « Qu'a donc voulu Allah par cette parabole ?» C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. « wal Non, par la lune et par la nuit quand elle se retire et par l'aurore quand elle se découvre car est l'un des plus grands malheurs Un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Sauf les gens de la droite, les élus. Dans des jardins, ils s'interrogeront. Au sujet des criminels. ما سلككم في سقر كيس كي vous a acheminé à Saqar? قالوا لم نك من ils diront nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions de mensonges Jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs Qu'ont-ils à se détourner du rappel ka'annahum humurun mustanfirah ils sont comme des onagres épouvantés tarat min qaswarah s'enfuyant devant un lion bal yuridu kullu mrin minhum an yu'ta suhufan munashsharah Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles toutes étalées. A feuilles <'âiles> ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon.